Et ce serait trop de concept. Justement, on va se plonger dans cette soirée du 28 juin. Vous étiez très nombreux à y assister avec de suite le set de Dave. Et c'est bien sûr dans Galaxy Live. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy live. Galaxy live. Les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy. Yeah.